Unité 3. Leçon 2. Exercice 2. Écoutez. Associez l'information et la pendule. A. Le train arrive à 8h15. B. Le film commence à 5h30. C. L'avion part à 10h moins le quart. D. Le rendez-vous est à midi moins 10. E. Le métro passe à 16h20. F. Le cours de français finit à 3h15.